Bonjour à vous tous et merci d'être avec, avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 juillet 2022. Voici les grands titres de cette édition. La zone Maramzia située en commune Moutimbouzi est une terre domaniale. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi a, été, euh, a décidé que, que désormais aucune activité ne doit être y être entreprise ou poursuivie. Explication dans ce journal avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. On vous dira aussi le contenu d'une instruction écrite que le président de la République a donnée en date du 25 juin l'année dernière au ministère concerné par la viabilisation des propriétés se trouvant dans les alentours du palais présidentiel. Niaroubi menace une cinquantaine de familles dans la ville de Lomongue et par, certains parmi les riverains de Seravent vivent la peur au ventre depuis bientôt plus de 10 ans. Et dans la chronique Environnement, on vous propose une deuxième partie sur les avantages qu'apporte la restauration de la biodiversité dans la réhabilitation des zones d'exploitation minière. Voilà pour le sommaire. Oh bonjour. La zone de Maranvia située en commune Moutimouzi est une terre domaniale. Cela ressort du rapport relatif à la gestion de cette zone, tel canalisé et approuvé par le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Prosper Naurguami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, indique qu'il a été convenu que désormais aucune activité ne doit y être entreprise ou poursuivie jusqu'à nouvel ordre. Des sanctions seront prises contre les administratifs qui ont attribué des parcelles sans en avoir la compétence. Suivez. Le conseil d'administration a analysé le rapport relatif à la gestion de la zone Maramvia, commune Moutimbouzi, élaboré par la commission qui a été mise en place par le ministère en charge de l'environnement, et c'est lui en charge de l'intérieur. Sur base des avis et considérations formulés par la population concernée, l'équipe a produit un autre rapport qui a fait objet d'analyse en Conseil des ministres de sommet mercredi 20 juillet 2022. À l'issue de l'analyse de ce rapport, le Conseil des ministres a constaté que toutes les personnes concernées ont été entendues et que les erreurs qui étaient contenues dans le premier rapport ont été corrigé. Le conseil des ministres a formulé les observations et les recommandations suivantes. Le rapport de la commission a été fait de façon professionnelle. Le constat est que tout terrain de Maramza est une terre domaniale de l'État. Pour les cas de parcelles spoliées mises en valeur ou pas, aucune activité ne doit être poursuivie ou entreprise jusqu'à nouvel ordre. Les personnes qui ont acquis les parcelles de façon régulière n'ont pas à être inquiétées. Il est interdit aux détenteurs de parcelles spoliées à l'État, même ceux qui ne se disent acquéreurs de bonne foi de vendre les parcelles. Les ministres en charge de l'environnement, de la justice, de l'urbanisme et de l'intérieur vont exploiter les textes en vigueur pour identifier les sanctions appliquées aux spoliateurs. Les autorités administratives qui ont attribué les parcelles sans en avoir la compétence doivent être poursuivies et sanctionnées. Et le Conseil des ministres, qui a également analysé la question du manque de médecins vétérinaires qualifiés dans le pays à ce sujet, il a recommandé de procéder à une réallocation du budget destiné aux bourses d'études du ministère de l'Éducation pour mettre la formation des vétérinaires parmi les priorités et la création d'une faculté de médecine vétérinaire à l'Université du Burundi. Encore une fois, prospère Nauruwami. Après les années 1998, il y a eu le licenciement des aides d'infirmiers vétérinaires pour des raisons budgétaires, ce qui a laissé les éleveurs sans service de santé animale de proximité et d'appui conseil. Suite aux initiatives du gouvernement d'offrir de, de l'élevage l'un des piliers du développement, le secteur de l'élevage a connu une progression positive du cheptel national consécutive à la mise en œuvre des programmes de repeuplement et d'amélioration génétique par l'insémination Artificielle. La disponibilité des services vétérinaires qualifiés prend le sens inverse. Aujourd'hui, le pays manque de façon criante les médecins vétérinaires. La présente note propose des stratégies pour le renforcement des services vétérinaires en leur dotant des ressources humaines qualifiées à travers la formation du personnel, le recrutement et le remplacement du personnel retraité. Après analyse, le Conseil des ministres a approuvé les voies de solutions proposées par la note et en a Autre recommandé, de procéder à une réallocation du budget destiné aux bourses d'études du ministère de l'Éducation nationale pour mettre la formation des vétérinaires parmi les priorités. Rappeler au travail les vétérinaires à la retraite, initier le renforcement des capacités des vétérinaires, encourager le secteur privé à investir dans la formation des vétérinaires, créer une faculté de médecine vétérinaire à l'Université du Burundi, doter les vétérinaires d'équipements suffisants. Vous n'avez pas Issanganilo Vous rêvez l'essentiel en province sanitaire de Cayanza, 14 personnes ont été testées positives au coronavirus, dont 6 guéries et 8 autres sous traitement sur à peu près 210 qui se sont fait dépister depuis le début du mois de mai jusqu'à mi-juillet. Information donnée par docteur Pascal Nyonzimam, médecin directeur provincial à Cayanza. Cette autorité demande à la population de se faire dépister chaque fois que des symptômes de cette maladie apparaissent et continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières contre la propagation de cette maladie. En ligne de Kayanza. Patrick Saint-Guillaume. D'après les informations fournies par les chargés du secteur de santé en province Kayanza, l'épidémie de la COVID-19 est réapparue en cette province comme il a né le cas dans d'autres provinces du pays. Selon les données chiffrées fournies par le bureau provincial de la santé à Kayanza, au mois de mai l'année en cours par exemple, 49 personnes se sont dépistées et parmi elles une est testée positive au coronavirus au moment où au mois de juin on a enregistré zéro cas positifs sur 31 personnes qui se sont fait dépister des cas positifs au coronavirus sont augmentés un peu au mois de juillet, selon toujours les mêmes données, où sur sa 39 personnes qui se sont dépistées jusqu'en date de 18, les résidents montrent que 11 cas sont positifs à la coronavirus. Docteur Pascal Nyonzima, directeur provincial de la Santé en province Kayanza, partant de cette recrudescence des cas testés positifs au coronavirus, appelle la population à se faire dépister dans des structures de soins qui leur sont proches en cas de l'apparition de certains des signes de cette épidémie. À cela s'ajoute d'après médecins, directeur provincial à Kayanza, le respect de toutes les mesures barrières fixées pour la lutte contre la propagation du coronavirus. En dépit de cet appel lancé par cet administratif à Kayanza, chargé de le district de la santé à l'endroit de la population, certains gens continuaient à en faire saut d'oreilles, en s'embrassant par exemple, en se serrant les mains, voire l'échange de baisers aussi. Dans des bistrots de la bière locale par exemple, les consommateurs de ces produits partagent à deux et plus un surchaliment d'opage. Rémi Chichar ouverainé de la province Kayanza demande aux administrateurs communaux de s'impliquer davantage dans le respect de ces mesures que la population continue à transgresser. Et puis Kayanza, Patrick Sengu va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, Valis Tendaïshimi, a instruit au ministère concerné par la viabilisation des propriétés de se retrouvant dans les alentours du palais présidentiel de planifier cette activité en tenant compte de la répartition de parcelles entre les propriétaires et l'État. Dans une correspondance datant du 25 juin 2021, par le biais du chef du cabinet civil, le président a instruit la mise sur pied d'une commission ad hoc qui devra tenir compte des préoccupations de la population. Compte rendu de lecture, Charles Macote. Dans cette correspondance envoyée au Premier ministre, avec copie pour information au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et au ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux, Gabriel Nidzigama indique, j'ouvre les guillemets. Faisant suite aux revendications de la population par rapport à la délimitation, viabilisation. Indemnisation de la zone est régie par le décret numéro 100 bar 128 du 23 juin 2016 et portant révision du décret numéro 100 bar 192 du 13 novembre 2009 portant déclaration provisoire d'utilité publique de la zone délimitée à accueillir les infrastructures de l'État. Il a été constaté que le dossier mérite quelques orientations et améliorations. J'ai fait mes réguillemets et poursuit en disant, j'ouvre les guillemets sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai l'honneur de vous demander de mettre en place en urgence une commission ad hoc qui sera chargée d'étudier toutes les préoccupations relatives au dossier. Le travail de cette commission sera, entre autres, Celui de procéder aux vérifications, expropriations et indemnisations de la population pour les personnes qui n'ont pas été indemnisées, réanalyser la délimitation du site en considérant aussi les collines surplombant le la LN1 pour des fins sécuritaires, planifier la viabilisation objective de la localité en considérant que les parcelles morceraient soit réparti entre les propriétaires des terrains et l'État. Réfléchir au modèle de maison à imposer à toute personne qui vivra dans les alentours de la présidence. Ceci pour barrer la route aux constructions anarchiques et à la préservation de la sécurité de la zone. S'assurer que pour tout besoin d'un bâtiment public à Boudjumbourg, la zone des alentours de la présidence de la République sera privilégiée pour valoriser plus ce périmètre hautement stratégique. Je ferme les guillemets. Dans cette correspondance du président de la République du Burundi, par le biais de son chef de cabinet civil, le président d'Aichimie indique que la présidence de cette commission sera confiée au ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et que les membres proviendront des ministères concernés par cette question de la présidence de la République du Burundi, de l'administration de la localité, de et des représentants de la population propriétaire des terrains. Charles Makoto, lancement ce vendredi du concours des meilleurs projets des jeunes au niveau de toutes les communes du pays. 60 jeunes de la commune Moukazan mairie de Bujumbura ont déposé leur projet. Jamin Douaille, chef d'antenne du programme d'autonomisation d'emploi des jeunes dans la province de Bujumbura, informe que les deux projets les plus innovants dans chaque commune seront choisis pour concourir. Au niveau provincial, ce sera le 29 de ce mois. Ici dans la commune de Mokasa, comme je l'ai déjà signalé, ce n'est pas ici euh, dans la mairie de Bujumbura, mais c'est dans toutes les provinces du Burundi, du pays et dans toutes les communes euh, euh, qui font euh, notre pays. Et donc le concours des meilleures idées ou des meilleurs projets donc, a débuté aujourd'hui même. Des jeunes qui se sont inscrits vont passer devant le jury, ils vont exposer leur projet et les membres du jury vont suivre et juger donc la pertinence de chaque projet ou de chaque idée et de décider quel est le projet ou quelle est l'idée qui a été meilleure parmi les idées qui ont été exposés. À la fin de la compétition, ils vont, ils vont cibler deux projets qui ont été meilleurs parmi les autres projets qui ont été exposés. Et ces deux projets vont continuer donc la compétition parce qu'il y a une compétition qui est organisée. Au niveau de la province, ils vont être en compétition avec donc les autres projets provenant ou venant de, de la commune Nangwa et la commune Mouha. Les deux meilleurs projets au niveau provincial. Ils vont passer à ce, concours, à ce même concours qui va s'opérer euh, au niveau national. On va juger la pertinence, la pertinence du projet. Le caractère est innovant parce qu'on on a besoin de, de projets qui sont innovants. On a besoin des idées qui sont innovantes. C'était Jean-Marc chef d'antenne du programme d'autonomisation d'emploi des jeunes dans la province de Bujumbura. Un délai ne dépassant pas un mois est accordé aux unités de transformation dont la SOSUMO, l'OTB, Eagle Miner Water Tech, pour lesquelles les licences et certificats sont expirés et d'autres non certifiés comme Safibu, Transforma le miel, le Somosubile, qui produit la boisson dite Rahatangawizi, etc., pour se régulariser au bureau bourbonné de normalisation. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Séverin sendai kengela directeur général du BBN, a rappelé que les produits de ces unités doivent être reconnus et certifiés pour protéger la santé des consommateurs. On l'écoute. C'est une note qui constitue le dernier avertissement pour la mise au marché des produits transformés au Burundi qui ne remplissent pas les normes de commercialisation. Ces produits transformés qui sont au marché, il y a ceux qui ne sont pas certifiés. Il y a d'autres, les certificats expirés. Il y a d'autres qui vraiment, à première vue, ne remplissent pas les normes. Le but du BBN, c'est pas de fermer les unités de transformation, mais de sensibiliser les entreprises pour qu'elles produisent des produits qui ne sont pas dangereux à la vie des consommateurs. Mais l'expérience montre que même si nous continuons à sensibiliser, le moment est venu de passer à l'acte. Nous demandons aux entreprises, surtout qu'il faut la transformation agroalimentaire, qui ne se conforme pas jusqu'à présent aux réglementations techniques du BBN dans le contrôle de la qualité de leurs produits, de faire leur possible pour qu'après ces mois, ils soient conformes aux normes. Severin Sindai Kengira, directeur général du bureau burundais de normalisation. Et en bref, le ravin Ngaroui menace une cinquantaine de familles dans la ville de Rumongue. Et certains parmi les riverains de ce ravin qui se sont exprimés disent avoir commencé à tirer la sonnette d'alarme depuis bientôt plus de dix ans. Et les promesses n'ont pas été honorées. Ils demandent une intervention rapide. Jérémy Vizima, un administrateur communal de Rumongue, dit que des appuis financiers sont en train d'être mobilisés pour aménager cette ville menacée par plus de... Dit Ravin, il rassure que les premiers contacts portent espoir. Une information de notre correspondant Jean-Pierre Misago à Rumongue. Et je l'apprends en même temps que vous. Trois personnes sont mortes le matin de ce vendredi suite au glissement de terrain sur la colline Kivumu de la commune Kabarore en province euh, Kayanza. C'est la colline Kivumu, pardon. Une information confirmée par le porte-parole du ministère ministérien, la sécurité dans ses attributions. Cet accident mortel s'est produit dans le périmètre d'exploitation des minerais de la société. Comebo, on place maintenant à la chronique environnement. Où on vous parle justement de la réhabilitation environnementale des zones d'exploitation minière. Radio Isanganiro, chronique environnement. La restauration de la biodiversité est l'un des avantages qu'apporte la réhabilitation environnementale des zones d'exploitation minière. Explication de prudence, Bararou Niretse, expert en environnement et professeur à l'Université du Burundi. Selon lui, si la zone d'exploitation n'est pas réhabilitée, des conséquences sont énormes. Docteur Bararou Niretse donne l'exemple de l'intoxication pour la, de la population. Les détails dans cette chronique environnement signée Vestine Botoy. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé des étapes sur lesquelles on devrait se référer pour réhabiliter l'environnement dans les zones d'exploitation minière. Aujourd'hui, le docteur en sciences et ingénierie de l'environnement prudent, Sebalar précise que la restauration de la biodiversité est l'un des avantages découlant de cette réhabilitation environnementale. C'est beaucoup d'avantages parce que les terrains qui servent d'exploitation minière, ils vont servir à d'autres activités comme l'agriculture, comme les zones d'habitation, comme les zones de récréation, comme les zones de couverture végétale, donc la protection des sols contre l'érosion, la protection de l'eau, mais aussi la toxification des sols. Et les avantages de la restauration, c'est que ça va aussi permettre la restauration de la biodiversité végétale et animale sur son terrain. Selon son professeur à l'université du Burundi, Une fois la réhabilitation environnementale n'est pas faite, des inconvénients sont innombrables. Il y part de l'intoxication pour la population. Au cas contraire, ça devient un terrain dangereux. Dangereux parce que d'abord le terrain a été dégradé, il a été pollué, il est devenu impropre à l'agriculture et il est devenu une source d'intoxication pour la population. Ça a également permis de dégrader. La biodiversité, que ce soit végétale, que ce soit animale. Et donc, si tout cela n'est pas réhabilité, donc c'est la perte de tous ces avantages-là, sans oublier aussi d'autres effets sociaux, culturels et économiques qui devaient découler de cette réhabilitation, de cette remise en état des espaces dégradés et pollués. Pour une meilleure réhabilitation environnementale dans des zones qui ont servi d'exploitation minière, Le docteur en sciences et ingénierie de l'environnement Prédence Rarouniletse conseille de se baser sur le code des miniers et les études des chercheurs. Et le premier conseil c'est qu'il faut suivre la loi. Parce que les codes miniers le fixent, ils établissent les conditions dans lesquelles on doit admettre, donner les autorisations de l'exploitation minière. Donc, il faut d'abord suivre la loi et il faut aussi une certaine expertise pour ces pratiques de réhabilitation environnementale. Je pense que euh, les études d'impact environnemental qui ont été faites au moment de la demande des autorisations doivent être scrupuleusement suivies lors de la remise à l'État. De surcroît, cette réhabilitation doit tenir compte du contexte du moment. Merci, Vestine Boutoui. Merci, Dr. Prudence Varou Pour ces éclairages et en actualité africaine et internationale, le Sénégalais Sadio Mane a été le joueur, joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive et a dévancé Édouard Mendy et Mohamed Salah. Sadio Mane a mené le Sénégal à un premier succès historique en finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en début d'année face à l'Égypte de Mohamed Salah. Il a également contribué à qualifier son pays pour le mondial, le mondial 2022 au Qatar en écartant à nouveau les pharaons des qualifications. Et les états unis saluent l'accord de principe entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales qui devraient être signées à Istanbul le, ce vendredi après-midi et ont exhorté Moscou à le mettre en œuvre selon le porte-parole du département d'État. Il est 13h15 à Bujumbura et c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ordre par Innocent Bivonimana. Au micro, Jean-Bosco passez un très bon après-midi.